Unité 6, leçon 2, exercice 8. Écoutez, trouvez ci-contre、si、la photo correspondant à la scène. c o m p a r e z avec vos productions. Pour chaque scène, complétez le tableau. 1. Un. Voilà une baguette. Ça fait 1 euro. J'ai juste un billet de 50. Oh là là! Vous me posez un problème. Désolée, je n'ai pas de monnaie. 2. Voici votre addition, madame. Merci. Excusez-moi, mais vous avez compté un café. Je n'ai pas pris de café. Oh, excusez-moi. Alors, ça fait 15,50 euros. Par carte Oui. Voilà. Faites votre code, s'il vous plaît. Il fait combien le tableau 80 euros. C'est un peu cher, non C'est un beau tableau. Bon, 60 euros D'accord. Je fais un chèque Comme vous voulez.